Je vois mon pays vivre, mais l'esprit du peuple vit dans l'obscurité. C'est pour ça je demande au peuple de se réveiller. Je demande au peuple d'allumer cette lumière éteinte depuis, depuis. Et si on ne se lève pas aujourd'hui, on va sombrer dans l'obscurité jusqu'à la fin de nos jours, de génération en génération. C'est pour ça que je dis Molé Namboka. C'est à nous de r é a l l u m e r encore cette lumière é t e i n t e Merci.、Bravo ah Merci, merci à vous. vous, merci à vous, merci à vous. Vous voyez, il est très ému, c'est son grand frère. Et avant sa mort, il a appelé il y a là, 4 jours avant sa mort. Et quelques temps après, il apprenait a qu'il n'était plus là. Donc, comprenez son émotion, mon émotion aussi. Et merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Je pense, est-ce qu'il y a des Français dans la salle ou pas Oui Ah Il y a des Français dans la salle Oui Bon, on va faire un petit test parce que je voudrais, parce qu'aujourd'hui c'est qu'il des hommages que j'ai faits, je v o u l e i s rendre hommage encore à un cran de la chanson française, je ne dirai pas le nom, je vais juste te faire donner quelques trucs, un petit truc, et vous me direz si c'est lequel. Après vous allez chanter avec moi. À vous. Qu'est-ce qu'on doit dire Nous sommes là. Je refais. On m'a dit qu'il y a des p e n s é e s dans la salle. Je refais. Ceux ou celles qui connaissent la chanson en français vont la chanter en français. Moi, je chante en lingale. On peut essayer Oui. Est-ce qu'on peut essayer Oui. C'est parti, non フォンあリアタダマオトマイエルヨセモギヨセセセビマルホタイエルアリミサマコビアリカンダヤンボカアコミサマモヤンダ Amis du Sénégal avec leurs percussions. On va finir en beauté. Et、euh, c'est un titre qui parle vraiment d'amour. Alors, les amoureux, ne vous retenez pas. Un petit pas. Ça fera du bien. J'invite、euh, Babaka, j'invite,、euh, voilà, tous ceux qui sont là, les percus, voilà, venez, on va faire la fête pour la fin. Les Chanson. s e t le prochain titre se nomme Mbongwana. Mbongwana, c'est. Avant de faire le dernier, Mbongwana, c'est le changement. Vous savez,、euh, vous allez vous poser des questions, mais pourquoi ce、si、jeune homme vient toujours à des titres qui. Parce que je sens quelque chose en moi、oui. par rapport à mon continent, par rapport à mon pays qui est le Congo. Je trouve ça injuste de voir ce peuple meurtri, de voir ce peuple qui vit dans la misère. Excuse-moi de le dire parce que. C'est la réalité. Et tant qu'artiste, je me dis, ma guitare et ma petite voix,、euh, on est là on est là pour passer le message, pour qu'un jour, que nous puissions voir cette Afrique vivre comme il se doit, parce que l'Afrique a tellement donné, l'Afrique continue à donner, mais l'Africain ne vit pas de ses richesses. C'est injuste. Et je dis, Mbongo, on a le changement, le changement parce que. Je vois de loin un vent violent qui arrive pour déraciner tout arbre qu'on a planté dans le pays. Et cet arbre, l'arbre de la malédiction, l'arbre de la discorde, et le vent violent arrivera pour déraciner tout ça. b o n n o i t Thank、you Nazumana Musicao, Mao Pepe Matassi, Oya, Nabu Picola, Conan, your s o Amabeo, Solonakina Catia, Mokao, Nabu Picola, Conan, your s o Amabe, Solonakina Catia. o h よし<音楽>